Vous écoutez, à Radio Show Football, la bande et l'émission 100% Foot, présentée par Gabi et Nico. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast La Bande Abadjou et ce soir avec moi j'ai Gabi, salut Gabi. Salut à tous. Et j'ai Florian, salut Florian. Salut à tous. Et ce soir donc on va débattre un petit peu sur l'actualité de ce week-end, on va parler de la Ligue 1 avec notamment euh, bah, la S Monaco hein, qui, a, qui a perdu ce, ce week-end et puis on parlera aussi de, de l'OM encore une fois et oui on est obligé d'en parler parce que là... C'est du grand n'importe quoi et c'est un supporter qui vous, qui vous en parle. Et euh, on parlera aussi un petit peu de la Première Ligue et puis euh, bah, de la Ligue des Champions qui reprend ses droits euh, dès demain avec euh, notamment euh, le Paris Saint-Germain qui va se déplacer euh, au Celtic Glasgow. Et euh, aussi il va y avoir une très très belle affiche entre le Barça et la Juventus. Voilà, donc on va commencer avec euh, la Ligue 1. Et euh, bah, on était surpris car euh, lors du derby... Euh, Entre Nice et Monaco, c'est vrai que la semaine dernière, on donnait peu de chances à Nice. Et finalement, bah, Nice a quand même gagné euh, par 4 buts à 0 face euh, à Monaco. Et donc, c'est le même résultat que, que l'année dernière. Euh, vous avez vu le match, les gars, euh, ce, ce Nice-Monaco ouais, Je l'ai regardé, moi. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu qu en, en as pensé <rire> j'ai eu l'impression de voir une équipe euh, du milieu de tableau du bas de tableau se déplacer à Nice. C'est ouais. un peu incompréhensible. Moi, j'ai l'impression que Monaco, ils sont arrivés un peu avec pas mal d'arrogance, en fait, suite aux 6 mm. euh, mis à Marseille. Euh, là, pour moi, c'est l'exemple même d'une équipe euh, qui est trop confiante et qui, qui euh, va peut-être avoir des désillusions sur certains, certaines journées, parce que Là, le, pour moi, le 6-5 qu'ils ont mis à Marseille, il ne vaut plus rien s'ils se prennent 4-0 à Nice. Quoi. C ah bah non c Ça change tout, quoi. Je veux dire, tu, tu prends 3 points sur 2 matchs, que tu dois gagner. Euh, sincèrement, moi, j'ai été hyper déçu de la performance de Monaco, parce que le 4-0, c'est largement mérité pour les Niçois, parce qu'il qu'à mmh. aucun moment, Monaco n'est dangereux, il n'y a pas forcément de... Il a aucun moment ils ont, ils ont ils ont prétendu mener au score. Il y a eu pas mal de, de déroutes au niveau offensif, euh, des lignes euh, complètement euh, euh, désordonnées euh, sur les phases offensives. Euh, en défense euh, c'était moyen, mais après Nice a marqué sur euh, des coups de pied arrêtés, je crois, c'est ça aussi. Ah, et, euh, et Déjà le premier but là, euh, Balotelli sur pénalty, ouais. Penalty, coup de pied arrêté, euh, mmh. long terme de match euh, un, peu, un peu sous le pied. Euh, Euh, voilà c'est on va dire que c'est vaut mieux que la mésaventure elle arrive au début de saison comme l'année dernière ah oui c'est sûr et puis euh, après je vous laisse je vous laisse dire ce que vous en pensez ouais. bah Florian tu l'as qu'est-ce que tu en as pensé un peu de, de ce match de Monaco surtout parce que bon c'est quand même c'est quand même un petit peu voilà je veux pas dire inquiétant parce que voilà c'est peut-être un accident de parcours mais c'est quand même bizarre de, de prendre 4-0 face à Nice qui était en plus euh, Bah pas très en forme quoi. Ouais bah pour Monaco je m'en fais pas beaucoup, on va dire c'est mmh. une erreur de parcours. Bon, 4-0. L'année dernière, il s'était pris à peu près 4-0, je crois, contre ouais, nice 4-0 aussi. aussi, ouais ouais, 4-0. Ouais. Ça les avait pas empêchés d'être champions Bon, pour Monaco, mmh. je m'en fais pas, c'est une erreur de parcours. Après, j'avais l'impression que la défense de Monaco était haute. Quand je voyais les buts, euh, enfin, c'était souvent des face-à-face. -face euh, j'avais l'impression que la défense, enfin, ils jouaient où Monaco J'avais surtout cette impression-là. Euh, sur le but, le, le dernier but là du. du plus son nom. Mais euh, ouais, j'avais l'impression qu'ils jouaient haut. Bon, après, ouais. pour moi, c'est juste une erreur de parcours. Il n'y a, a pas à s'inquiéter. Il oui, n'y a, que... a pas à s'alarmer, Mais bon, ouais, moi, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit Gabi tout à l'heure. C'est peut-être un excès de confiance qu'il y a eu ouais. par rapport au, au système. Et justement, s'ils ont ils ont joué haut, ils se sont dit de toute façon Marseille, ça, euh, Nice, pardon. Nice en fait, euh, c'est un petit peu comme, euh, comme Marseille, ils sont pas très très forts en ce début de saison. On va y aller, euh, on va y aller tranquille. Et puis euh, et puis malheureusement, ben voilà, c'est l'accident de parcours. Alors j'espère pour Monaco que ça va être euh, euh, qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Et puis euh, bah, les prochains matchs, même s'ils ont fait un gros résultat euh, le match d'avant, et ben le prochain match ils l'abordent comme si c'était un match normal. Faut y aller euh, avec l'envie de, de, de gagner, et pas se euh, Euh, et, et pas se relâcher euh, comme ça en disant euh, c'est dans la poche euh, et puis je crois surtout pas que c'est euh, parce qu'il y a le match de Leipzig euh, mercredi qu'on on essaye de gagner des forces je pense pas hein. franchement euh, là c'est vraiment l'accident euh, l'accident de parcours quoi ah ouais, je pense pas non plus c'est une équipe qui venait là pour gagner et, euh, mm. euh, ce qui était un peu décevant aussi côté de niçois c'est que le stade était le style était pas plein encore et... non non non 28 000 je crois 28 ouais. 000 spectateurs C'est vraiment dommage, parce que pour un derby, je veux dire, euh, contre une grosse équipe... Mais Après, les gens qui étaient là, ils ont mis l'ambiance, il n'y a pas de souci. Mmh. Et euh, moi, moi j'ai un, un petit souci en ce moment avec, avec la, le manque d'affluence dans les stades. À Lyon, on a vu un Lyon-Guingamp oh avec euh, 26 000 et quelques supporters pour un stade de 60. Non, 36, 000, 36 000, 37 000, quoi, il y a eu... Enfin, euh, là, c'est selon... Euh... Ouais, le, sauf... le, le, le, le truc de la LFP, hein. je suis dessus, euh, il met 37 000 Ouais, sauf que en fait. Mais bon, ça fait pas beaucoup quand même euh, par rapport à un stade de 60 mille spectateurs, je trouve que c'est peu. Et euh, je pense pas que ce soit le prix du billet euh, qui fasse que le, les, les spectateurs ne viennent pas. En plus, c'est un, un dimanche après-midi. Euh, bon, il fait encore bon euh, dehors. Je pense pas que. Voilà. Euh, c'est peut-être qu'il y a. Pas forcément un désamour, mais euh, peut-être une euh, envie de voir autre chose, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est euh, la non-motivation des, des spectateurs de ne pas venir dans un stade voir un match. Euh, bon, c'est peut-être Guingamp qui fait que les gens ne veulent pas venir. C'est sûr que si c'était un Lyon-PSG ou à Lyon-Monaco, euh, euh, Lyon euh, le stade serait peut-être plein. Et encore, ça on le verra dans, dans le futur. Et ouais, c'est vrai que c'est inquiétant pour certaines équipes d'avoir des aussi beaux stades et puis d'avoir personne, le... personne dedans, quoi. Mmh. Ce... Ouais, vas-y, vas-y, tu ouais juste, euh, ouais, juste pour revenir à ce que tu disais, Gabi, sur, euh, sur les spectateurs là, à Nice-Monaco, en fait, je pense que c'est plutôt parce qu'il euh, y a eu pas mal de tempéries à Nice et que... Euh, oui. La tenue du match, elle était pas sûre à 100%, tu vois. Donc je pense que les spectateurs, ils voulaient pas trop se risquer à, à acheter des places euh, qui est pas de match à la fin, quoi. Ah, okay. et, ouais, ouais, ils ont longtemps hésité à, à ce que le match ait lieu ou pas. Et euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y avait pas grand monde euh, mmh. à Nice quoi, pour le match. Non, mais sinon, pour revenir euh, tactiquement sur le match, il y avait une équipe de Nice euh, avec, avec un gros milieu de terrain. Y avait, ils ont joué en 4-5-1 en fait le match avec au milieu de terrain Cossiello, série uh, Pléa, il y avait Lesmelo et saint, saint Maxima. Pardon. Euh, je trouve que saint Maxima, c'est un joueur qui apporte énormément euh, à Nice par rapport à l'année dernière. Euh, l'année dernière, il y avait un bon milieu de terrain avec Bellanda aussi, mais Belanda il était un peu plus lent, je trouve, sur certaines phases de jeu, et là, euh, saint Maxima, il apporte de la vitesse, de la percussion sur les ailes, mmh. et euh, Balotelli, justement, qui est seul en pointe, euh, lui, il attend que ça, en fait. Il, il attend qu'on lui mette les ballons... Euh, Euh, sur la tête ou dans les pieds à, à la terre, fort et c'est comme Balotelli c'est pas un joueur qui aime courir normalement je pense que c'est une tactique qui convient bien ouais, c'est un joueur de surface lui de toute façon ouais, ouais c'est un joueur qui attend la balle dans la surface et mm. euh, lui c'est un Fabre je pense que c'est c'est vraiment quelqu'un d'intelligent moi j'aimerais bien que lui par exemple à la fin de l'année il soit dans les meilleurs entraîneurs de la, de la saison s'il continue comme mm. ça parce que sincèrement pour ce qu'il fait à Nice depuis deux ans pratiquement là on va, à la fin de l'année ça fera deux ans euh, ou peut-être trois même si je me trompe Euh, c'est vraiment un super entraîneur hein, parce qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a il met pas une tactique en place comme euh, Rudy Garcia euh, ouais. Rudy Garcia qui met des 4 3 3 dans tous les clubs où il va même si et même et puis si il met un... euh, il met un joueur un... enfin il met un attaquant en guise de défenseur enfin et vice versa quoi ouais. non c'est vrai que Lucien Favre euh, c'est un bon entraîneur voilà c'est <rire> <Ouais, rire> c'est bête à dire mais bon et pourtant Monaco il y avait quand même pratiquement l'équipe type hein. ah euh, oui oui, oui. Et, euh, bon après moi il y avait des joueurs à Monaco, peut-être que Joseph il nous dira quelque chose dessus plus tard mais Ronnie Lopez euh, Joe c'est des joueurs que je ne comprends pas trop dans, dans, dans l'histoire du, du recrutement en fait, ouais. euh, cette année, c'est des joueurs qui sont en dessous de la valeur des, des joueurs actuels mm. euh, alors que les dernière, peut-être qu'on avait peut-être les équivalents sur le bon touche à Monaco pour certains postes Euh, même j'ai trouvé CDB moyen aussi, CDB, Georges aussi, euh, le défenseur. Jamerson et Glicks ça va encore. Mais les latéraux à Monaco cette année ça va être un problème, je pense. Euh... Bah, disons que euh, les latéraux l'année dernière avaient euh, de bons coéquipiers pour leur donner les ballons. Là peut-être que c'est peut-être pas les mêmes, les mêmes coéquipiers euh, ils prêchent peut-être un peu plus dans, bah, dans leur euh, forme et puis dans leur euh, façon de jouer. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis Thomas Lemar, il ne peut pas tout faire. Hein. Non, bah non. Là, il a fait l'équipe de France, il a fait euh, les matchs avec Monaco avant l'équipe de France et après. C'est un peu nouveau pour lui. Enfin, faut, faut... Ouais. C'est un rythme. Au bout d'un moment, c'est un rythme à prendre. Euh, voilà, il est encore jeune. Euh, je pense que d'ici euh, 3-4 ans, s'il si est... Euh... Toujours dans la même, dans, dans le même, la même envie et puis dans, dans la même forme. Peut-être que là, il sera plus habitué et puis il sera bon à chaque, à chaque match. Mmh, ouais, c'est certain. Ouais. Mais bon, après, euh, on verra. De toute façon, la championne cible pour Monaco, normalement, ça, ça va être faisable au niveau du groupe. Après, les 8e, ouais, oui, les quarts, oui. je sais pas, on verra parce que je les vois pas trop aller en demi-finale comme l'année dernière. À non, je pense pas. Ils n'ont pas, le... ils ont pas l'effectif pour, ouais. Non. À moins une, euh, je sais pas, un, moins une surprise, mais ouais, c'est un petit peu compliqué de les voir aller, euh, de les voir aller aussi loin. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur ce 10 Monaco, Florian euh, Non, pas spécialement, mais plus par rapport à, à Ronnie Lopez. En fait, Monaco il l'avait recruté pour euh, remplacer Bernardo Silva. Ouais. et euh, de ce que j'avais vu moi du match contre Marseille bon ça restait Marseille quoi mais euh, ouais. Ronnie Lopez je l'avais pas trouvé si mauvais que ça en fait sur euh, à son poste quoi et ouais. euh, je, je pense qu'il peut faire de belles choses à Monaco honnêtement Lopez euh. ouais, Après, il, faut peut, voir. il peut que s'épanouir de toute manière ah oui de toute façon avec, ouais. euh, oui, même qui est pas Jacques la Jacques même, Jacques. Voilà, et puis même pas la même équipe que l'année dernière ça reste quand même une très bonne équipe Monaco donc euh, il peut que s'épanouir c'est sûr il oh. y, y a une stat euh, qui est hallucinant sur ce match-là contre euh, contre Nice c'est que Monaco ils, ils ont cadré leur premier tir à 5, à 5 minutes de la fin du match quoi ah ouais quand même c'est quand même euh, c'est pour dire la pauvreté de l'attaque euh, monégasque mmh. sur ce match quoi elles sont passées à travers complètement ouais ouais ils ont fait 11 tirs quoi 11 tirs et que un, un cadré quoi c'est c'est quand même dingue hein. Ouais. C'est pas... Enfin, ça, c'est plus... Ouais, c'est les ça, stades de Nantes-Lyon, ça. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, exactement. Ah, ouais. ouais. C'est pas trop une stade de Monaco, mais bon. C'est un accident. Euh, la semaine prochaine, ils tombent contre... Alors, attends, si je dis pas de bêtises... Alors, tu parles de, de Ligue 1 euh, La Ligue 1, ouais, ouais. La Ligue 1, ils vont à Lille. Oh, bah ça va être hyper intéressant, je trouve, ce match. Donc, ça va être, euh, ça va être sûrement un très intéressant, et... Ah, je dis, pourquoi pas euh, Attends non, je dis, je dis des bêtises. Excuse-moi, c'est oui. ce sera le, dans deux semaines. Excuse-moi, ce sera plutôt contre Strasbourg, là, à mon avis. Ça risque d'être un petit peu plus, euh, un peu plus facile. Ouais, un peu, malheureusement pour les Strasbourgeois. Ouais. Je pense que mm. Strasbourg et Strasbourg, Amiens. Il euh, n'y a qui d'autres là C'est vraiment des équipes assez faibles hein, cette année, Bah les trois derniers, de toute façon, t as Strasbourg, Dijon, Metz. Metz, voilà, Metz. Euh, ouais, voilà. Hein, donc euh, bon. Euh, voilà, donc on, on va épiloguer sur ce Nice-Monaco, euh, nice on va parler de Marseille, euh, de Marseille euh, tout à l'heure, euh, on peut revenir si tu veux sur le, sur le PSG qui a gagné euh, 5-1 contre, contre Metz, bon il y a ce carton euh, qui gâche un peu tout, alors bon, euh, qui est bon, qui rouge ou pas rouge, euh, ça gâche un petit peu la fête quand même, parce qu'à ce moment-là il, euh, il y avait un partout, Euh, Paris donc qui s'était pris euh, qui s'était pris un but hein, avec un, un Réola qui n'était pas bah, au meilleur de sa forme vendredi hein, je ne sais ouais. pas comment vous l'avez trouvé mais il n'est pas, pas exceptionnel ouais. et, euh, et donc c'est Asoué Koto qui fauche euh, euh, qui fauche ben, qui euh, Bappé, voilà, Mbappé et euh, donc là l'arbitre qui, qui n'hésite pas et qui sort directement le rouge et en voyant euh, les... De ralenti, bon, euh, c'est discutable quand même. Un rouge, euh, voilà, je sais pas ce que vous en fait, c'est ça. Euh, non, euh, non, non, non, non, c'est un rouge direct, c'est un rouge direct. Ah ouais, donc on est. C'est un rouge direct, donc euh, voilà, euh, c'est un peu sévère quand même. Euh... Ah, à, vitesse, à vitesse réelle, c'est impressionnant, c'est sûr. Ouais. encore ralenti, ouais, tu te dis c'est sévère, mais à vitesse réelle, ouais, tu te dis voilà ouais, le rouge ah. direct quand même. Ah, voilà le problème c'est que c'est discutable parce que bon faut hein se mettre à la place de l'arbitre c'est vrai que des fois tu vois pas euh, tu vois pas pareil que, que nous euh, à la télé surtout que n'ont pas de <rire> ils ont pas le ralenti mais euh, bon euh, voilà quoi ça, on se pose quand même des questions euh, se dire euh, voilà à un partout est-ce que euh, bah, cette expulsion a aidé Paris euh... Et des paris pour la suite, la preuve oui parce que trois minutes plus tard Bappé il marque il marque le deuxième but quoi. Ouais mais bon Mais bon sincèrement c'est pas ce genre de. Pff, à, la fin, à la fin du match il y aurait eu trois ou quatre-1. Ouais hein. voilà ouais. Sincèrement euh, ça ça, ouais, ça a retardé vrai. en fait le fait ouais. qu'il soit à 11 tout le match. Mais à un moment donné, ils auraient coulé quoi qu'il arrive FCMS. Ah bah ils auraient perdu de toute façon c'est sûr. Et, ils se prenaient des déferlantes depuis le début du match. Euh, après j'ai trouvé, trouvé certains joueurs en, en attaque qui ont mis du temps à démarrer côté Paris avec euh, Neymar un peu, un peu qui prend ses aises qui commence à prendre ses aises qui, qui fait moins de, de trucs superflus et ouais. euh, il est moins impressionnant que contre Guingamp par exemple où il avait tout donné là <rire> pour, ouais. pour montrer sa valeur dès le premier match mais euh, le, le, vraiment le, le point faible encore c'est Areola parce que Euh, sur, deux, sur deux phases, phases défensives, il nous fait euh, une passe, euh, une passe euh, de la tête euh, pour son défenseur euh, central, qui vient de Marquinhos, euh, de la tête. Mais c'est n'importe quoi. Euh, je veux dire, euh, soit soit tu dégages au pied, soit mais tu ne fais pas une passe de la tête comme ça. Il a, mmh. Ils ont failli se prendre un but pour le 2-1, justement, les Parisiens. Et, ouais. euh, vraiment, c'est je pense que c'est un joueur qui a un problème de... De compréhension du, du match quoi mais je crois que les derniers on avait parlé de ça déjà que c'était un joueur qui était vachement vachement formaté au niveau euh, comment dire on a l'impression qu'il est toujours au centre de formation et qui qui doit euh, toujours faire ses preuves en fait en, en professionnel on n'a pas l'impression qu'il est sorti en fait de, un de du centre de formation et qu'il a c'est devenu un adulte en fait je veux dire mmh. et c'est comme si on, le, la, le geste qu'il a là quand il fait la tête en, la tête euh, en défense Euh, il regarde son entraîneur après avoir fait ça genre euh, tu, tu vas m'engueuler ou pas tu vois <rire> non mais t'as eu l'impression d'un enfant qui a fait une connerie et puis de voir si ouais. on va m'engueuler ou pas tu sais Parce que pour, que, pour voir s'il si, <rire> peut continuer à de faire des conneries comme ça ou pas et, mais, moi c'est l'impression que j'ai c'est un, un, un joueur qui est pas adulte dans sa façon de, de se déplacer de se positionner sur le terrain enfin bon c'est C'est le genre de, de joueur avec qui en Champions League tu vas te prendre un but idiot, tu vas te faire éliminer sur un match aller-retour. Ouais. Euh, ça je... c'est la grosse, de toute façon c'est le, le gros point faible de, de Paris cette année, ça va être euh, ça va être le gardien quoi. Euh, si par euh, par chance un attaquant passe euh, le milieu de terrain, la défense et puis se retrouve face à, à Reola ou euh, ou l'autre euh, l'autre gardien euh, trappe quoi, ça va être euh, ça, ça, ça ça peut être but une fois sur deux quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça c'est le gros souci qui va avoir Paris cette année, quoi. Contre les... bon, contre le bon, Celtic. Je pense pas, je sais pas qui sera au but de demain. Ce sera peut-être Aréola encore une fois, hein, je pense, parce que je crois que Trapp il est vraiment mis de côté euh... Ouais. Euh, cette année. Mais euh, j'ai vraiment peur euh, pour Paris de... Bah, de perdre des matchs à cause de ça, quoi. Tu vois. Euh... Ouais, non, ouais. Ça, ça arrive, ils ont une très tr ils ont un très très très très bonne attaque c'est ce qui peut les sauver à chaque fois s'ils sont menés mais voilà ça, je pense que pour moi que c'est le gros point faible pour Paris cette année Et de toute façon on en avait déjà parlé depuis euh, bah on en parle déjà depuis euh, depuis euh, deux ans à peu près hein, voilà. plus d'un an en, en tout cas, le, le, le bon point, par contre, c'est la bonne entente entre Mbappé, Neymar et Cavani. Ils ne sont pas marchés dessus. Il avec... euh, y a juste le but de Cavani. Alors, je ne sais pas si c'est le premier ouais. ou le deuxième il passe devant Mbappé pour marquer. Alors, je ne sais pas si c'est euh, un des... Ouais, je disais, euh, en plus, c'est Retroplay qui m'avait fait le, la remarque. Alors, ça doit être le deuxième but de... Ouais de Cavani, euh, premier ou le deuxième but, il passe devant Mbappé en fait, pour marquer, et là, tu as l'impression qu'il ne veut pas laisser les autres marquer, qu'il veut marquer absolument son but pour dire, je suis là, quoi. Tu vois, on refait ah. encore le, le, même, on refait le même débat que la semaine dernière, quand on disait, est-ce que Cavani euh, il va réussir cette année, est-ce que c'est sa dernière saison à Paris, parce qu'il va être éclipsé par, euh, par euh, Neymar et puis Mbappé. Euh, là, il y, y a un but qu'il a marqué. J'ai l'impression qu'il euh, <rire> n'a pas passé devant, un, devant Mbappé en disant bah, "Attends, c'est moi qui je suis là, euh, j'existe." Voilà. Donc, on a parlé de de Metz PSG. Maintenant, on va passer tout de suite à Lyon-Guingamp, qui s'est joué euh, hier à 17 h et qui a vu la victoire euh, des Lyonnais, deux buts à 1. Alors euh, match, euh, donc comme on a dit, euh, pas plein. Hein, donc le stade qui était à demi euh, demi plein. Euh, ouverture du score de Mariano Diaz, euh, 19 e minute. Égalisation de Marcus Thuram, euh, le fils donc de Lilian Thuram, hein, qui a fait euh, quand il a marqué, il a fait le même geste que Lilian Thuram lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 98. Et euh, enfin, ben une minute plus tard, hein, voilà relâchement, je pense encore euphorique les Guingampais se relâchent et c'est Nabil Fekir qui donne finalement la victoire euh, de, des Lyonnais. Mais voilà encore euh, un match pas, pas formidable de la part des Lyonnais. Hein. Tu l'as vu toi Gaby ce match Ouais, ouais les, les Lyonnais euh, vraiment c'était un match un match très très moche hein, au niveau technique encore une fois. Surtout la première période quoi. Ouais très moche. Et Guingamp franchement ils auraient mérité à un moment donné de pas de, de, de, de concrétiser leur domination, mais euh, c'est pas. Comment dire Guingamp, c'est une équipe vraiment poussive. On l'a vu contre Paris. Ils, ils peuvent craquer à n'importe quel moment. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont réussi à être bons dans le match, Guingamp pour marquer, après le, euh, le 1 partout, je veux dire, ils se sont pris un but tout de suite derrière, en fait, avec un engagement. Et euh, c'est un peu de, c est, c est typique de cette défense guingampèse, parce que tu pas de... T'as pas de leader en défense, et t'as l'impression qu'il y a des moments c'est un peu chacun pour soi. S'ils ne sont pas assez concentrés, il n'y a pas un mec qui remet en place qui que ce soit. C'est ça, faudrait il faudrait qu'il y ait un taulier qui prenne un joueur, vraiment, vraiment un joueur d'expérience euh, pour pouvoir, comme tu dis, essayer de bah, diriger cette défense. Parce que bon là, tu regardes euh, la plupart des joueurs. Euh, c'est. Bon, je dis pas à part Sorbon, il a 34 ans, mais bon après il n'a pas une carrière non plus.. Euh... Euh... Bon, il a une carrière sûrement honorable, je ne connais pas tout, euh, toute sa carrière. Mmh. Mais pour Guingamp, je pense qu'il faudrait vraiment atelier un, un mec qui a fait une carrière un petit peu à l'étranger, qui a un petit peu de la bouteille et puis qui puisse euh, manier un peu cette défense. Parce que le problème de Guingamp, c'est euh, voilà, qu'il se prenne facilement des buts cette, cette saison. Et je crois que c'est pas la première fois, dès qu'ils marquent, euh, qu'ils s'en prennent un euh, quelques minutes après. Quoi. Donc euh, ça, c'est un gros souci euh, pour Guingamp à, à essayer de réparer, euh, parce que sinon, bah, hein, ils vont avoir des, des convenus assez souvent. Quoi. Mmh. Et, et tu sais, ce qui est inquiétant, en fait, avec ce genre d'équipe, justement, c'est que les petites équipes comme ça, quand elles donnent tout pour marquer et qu'elles n'y arrivent pas à marquer, et que le match est fait pour, pour justement qu'elle qu qu l'emporte mmh. et qu'elles n'y arrivent pas, et que quand elles jouent à domicile après contre les gros elles se prennent, et, elles se prennent des volets, ouais. ça va pas loin en général. Gingang, ils vont être en, à la fin de saison entre, moi, je dis entre le 14e et le 20e. Ouais. Oh, ça va être la deuxième partie de tableau, ouais. ça va pas les plus hauts. Ça va être très très dur. Et euh, moi ce qui m'a étonné encore une fois, c'est que euh, Lyon, il n'y a pas de fond de jeu. Encore une fois, hein, les Genesio, les supporters lyonnais, ils peuvent plus le voir. Hein. Mmh. c'est pas au niveau de Rudy Garcia mais il euh, y a la victoire si, si, si tu veux Lyon ils ont réussi à gagner un match qui n'aurait jamais dû gagner en fait et ça il faut faire attention à ça parce que c'est très trompeur hein, parce mmh. que euh, Fekir il a, il a fait une action individuelle pour marquer justement mais je pense que si Fekir ne marque pas il y a peut-être une occasion ou deux pour Gargan justement à, à prendre la victoire à la fin du match hein, je sais pas, ouais. mais... moi je la sens pas cette équipe de Lyon ils ont intérêt vraiment à se remettre en cours sur plein de choses Bah, disons qu'on est un petit peu bluffé dès le premier match parce qu'ils mettent 4-0 à Strasbourg il euh, y a Diaz qui est en super forme enfin voilà on découvre ce joueur là on voit qu'il y a du spectacle Les deux premiers matchs, ça a été pas mal pour Lyon, puis après, voilà, il y a eu un, je sais pas, comme un espèce de relâchement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Il y a trop de solides. En fait. Voilà, c'est ça, et puis là, d'un seul coup, bah, on se retrouve avec des matchs assez soporifiques, quoi, quand même, hein. parce que vraiment, la première période, je l'ai regardé, euh, j'ai dit, c'est moche, quoi, enfin, c'est... Heureusement qu'il y a eu un but, parce que je me suis... moi, je me suis dit, hein, heureusement qu'il y avait un but, hein, parce que sinon, ça va faire pareil que contre Nantes, quoi. Ouais, Ce ouais. sera exactement le même spectacle. Et bon, euh, contre Guingamp, Nantes, ça peut passer. Mais contre des équipes euh, un peu plus fortes, ça risque d'être plus dur. Ouais, mais quand tu vois Mariano Diaz qui fait des, des débordements, qu à la fin, il il s'entre pour personne. Il veut aller frapper tout seul. A... Mm. Tu as l'impression que chacun veut faire son match. En fait, il n'y a pas d'équipe. en fait À enfin, bon, ah, oui. Genesio, on voit qu'il tient pas le vestiaire. C'est... Voilà, C'est une équipe qui a un peu laissé à l'abandon sur le terrain. Euh, moi, moi, à mon avis, euh, les, les, les grosses déconvenues qu'il y aura, ça sera contre Paris et Monaco. Ah oui, si les oui. équipes sont, sont en forme à ce moment-là, mm. avec, avec Lyon, je ne joue toujours pas. Ça, euh, ça va être assez terrible, à mon avis, les résultats qu'il va avoir euh, contre ces équipes-là. Ouais, c'est sûr. Euh, Florian, as, tu l'as regardé, ce match Ouais je l'ai vu avec un, un ami supporter de Lyon justement. Ouais, euh, il en pense quoi lui, un peu de cette équipe lyonnaise Bof bof quoi. Bof, ouais. bof. Euh, Surtout déçu, déçu par les, les dernières recrues là, de l'Ajax, qu'ils ont pris à l'Ajax, euh, Bertrand Traoré Des... ouais. et P. Ouais. Euh, on voit pas en fait euh, ce qu'ils ce qu emmènent au jeu lyonnais en fait. Euh, Traoré tout ça. Euh... Il les a pas trouvés super flamboyants, mais bon, après... Euh, Il y a peut-être le... un temps d'adaptation euh, à voir aussi euh, euh, avec, euh, avec ouais. la Ligue 1, je ne sais pas. Hein. Ça, on ouais, verra mais... en fin de saison ce qu'ils ce qu ont vraiment donné. C'est vrai que pour le moment, c'est c'est pas génial, mais bon, après, à, à voir euh, avec le temps, quoi. ouais mais bon, après, le, ouais, le, le problème, c'est génésio, parce que comme l'a dit Gabi, mmh. je dis... Bah, mmh. S'il fait Fekir, il ne fait pas, fait pas une action individuelle. Guingamp, ils ont dominé la, le début de la deuxième période. Hein. Ils ont oui. pu en 2-3 et euh, ça n'a pas souri. Mais, mais Genesio, je ne vois pas l'équipe de Lyon progresser avec un entraîneur comme ça. en fait. Je ne les vois pas euh, concurrencer PSG ou concurrencer Monaco euh, dans les années à venir. Quoi. Il leur faudrait vraiment un entraîneur et un effectif. Et puis Jean-Michel Aulas qui fait la guerre à tous les présidents et puis Nasser aussi. Euh, Alors, Donc, il paraît ouais. que là, samedi, euh, ils ont mangé ensemble, les, euh, les deux présidents. Euh, Alors ouais. Que, ouais. voilà, c'était convivial. Enfin, c'est ce que sur Being Sport ils étaient en train de dire, hein, que c'était super convivial, euh, voilà. Mais bon, tu voyais quand même qu'à la fin, la poignée de main, <rire> ça m'a fait ouais. rire, c'est que tu avais le petit sourire au coin de Jean-Michel Aulas, <rire> qui, euh, qui devait être bien content euh, de l'avoir mis bien profonde au, au guingampé, encore que c'est pas non plus... Euh, Tu vas pas te taper les fesses par terre parce que tu t'as gagné que 2 1 contre Guingamp, hein, mais bon. Mais euh, voilà, à mon avis, il doit être bien content. Mais euh, voilà, tu sens quand même qu'il y a de la tension. C'est bien beau de dire qu'ils ont mangé ensemble, mais euh, ils étaient quoi Peut-être qu'il euh, y en avait un qui était à un bout de table et l'autre euh, bien loin de l'autre bout de table, j'en sais rien, mais bon. Euh... Ah non, ouais, ouais mais voilà pour parler de la politique hein. Ouais, c'est de la politique. Mais pour parler de, de de Genesio, voilà, est-ce que euh, est-ce que Olaz va vouloir le, le mettre dehors un jour ou l'autre, c'est ça le truc quoi. C'est que si Lyon euh, termine dans les euh, 5 6 enfin dans les 4 premiers, euh, il va être obligatoirement gardé. Je vois pas euh, je, je vois pas Olaz, le mettre dehors. Pour le moment, je pense que pour lui Genesio, c'est l'homme de la situation quoi. Ah mais tu vois, j'ai peur qu'à un moment, en fait, le... le discours, ça passe plus avec les joueurs, tu vois. À un moment, ah, ça possible. va faire comme avec... Mais est-ce que, passe... est que ça passe actuellement avec les joueurs On ne sait pas trop. Pas forcément, hein, je sais pas. Ah, je sais pas. Je pense pas que Genesio, ça soit vraiment la solution. Et puis bon, quand tu vois Jean-Michel Olaz, je vais revenir là-dessus, mais qui fait la guerre à tous les présidents de Ligue 1 au lieu de se concentrer sur son club, j'ai envie de lui dire, arrête de disperser un peu dans tous les sens et concentre-toi déjà sur ton club, quoi. Ouais. Regarde déjà tous les travaux que tu as à faire à Lyon, tout ce que tu as amélioré, tout ce que tu as à faire, et après tu pourras dire, ouais, j'ai ceci, tout ça, quoi. Mmh. mais concentre-toi déjà sur ton club. Quoi. Puis bon, ça lui fait une mauvaise pub aussi, parce que s'il s'en prend à tout le monde, les entraîneurs, ils n'ont peut-être pas forcément envie de venir entraîner Lyon, parce qu'ils savent qu'à chaque fois, ça peut partir en clash, au clash d'un moment ou un autre. Euh, voilà, quoi. donc euh, c'est vrai qu'il faudrait qu'il s'occupe se... qu plus de son club, et puis euh, après, ben... Penser surtout à l'avenir de Lyon. Quoi. Voilà, essayer, essayer de se dire euh, est-ce que Genesio c'est l'homme de la situation euh, Est-ce que dans trois ans, s'il est encore là, est-ce que Lyon, où, est, où va aller Lyon euh, Voilà, faut il faut qu'il se pose les bonnes questions. Quoi. Donc, euh, voilà. Bref, donc on a parlé de lyon guingamp Je vais juste énumérer vite fait les, les autres résultats avant de parler de Marseille. Euh, le, le Bordeaux qui allait faire 0-0 euh, à Lille. Donc il n'y a on pas eu le but. Pitoyable, il n'y a pas eu le but de Depréville, comme on avait dit. Caen euh, a battu Dijon, 2 buts à 1. Nantes qui a battu euh, Montpellier, hein, Montpellier mais qui est vraiment euh, faible cette année, euh, qui a battu 1-0. Euh, voilà. Strasbourg qui repère encore contre Amiens, 1 euh, but à zéro. Toulouse, euh, 3, bah, 0. Toulouse 3, 0-0. Saint-Étienne qui fait match nu contre Angers un partout avec euh, le but de Cabella euh, <rire> ouais. voilà, dès, dès le début de match euh, voilà donc euh, Marseille euh, je pense qu'ils sont très contents de l'avoir prêté ouais, voilà. voilà et enfin on arrive à ce fameux Marseille euh, Rennes voilà donc moi j'étais euh, j'étais pas confiant en fait la semaine dernière Angers écoutez j'étais euh, je disais ouais bon normalement Marseille va gagner Mais euh, j'étais pas confiant et j'ai bien eu raison de ne pas être confiant parce que voilà, Marseille perd 3-1 et encore dans des conditions mais exécrables. Euh, Garcia nous a fait du Garcia en, en, en nous alignant des joueurs, euh, voilà, enfin, ça ne veut plus rien dire. Je crois qu'il n'y en a pas un pour relever l'autre, tout le monde est coupable. Euh, du coup, vous en avez pensé quoi de ce match, alors Vas-y, Florian, je te laisse en parler en premier. Alors, Marseille-Rennes, ouais. ouais je, je, je le regardais avec, euh, avec des potes, et euh, justement, je chambrais, et je disais, oh, allez, on va avoir un but en clair sur Canal+, tout ça, et ça n'a pas loupé, <rire> encore une fois. Ouais. Euh, honnêtement, Rudy ça, je ne comprends pas, je, je comprends plus, quoi. C'est... Et sa tactique, il met des joueurs offensifs, il se prend un but au bout de deux minutes. Contre Monaco, il fait défensif, il se prend un but au bout d'une de minute. Enfin, J'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai vu des... des vidéos de supporters de Marseille qui, se... qui sortaient du stade hier soir, mais ils en ont... Ils ont plus que mort de Garcia. Hein. Ils en ont plus que mort. Ils sont sortis carrément même après le troisième but, hein. ils n'ont pas attendu la fin du match. Ouais ouais ouais voilà c'est ça donc euh, là, là Marseille euh, va falloir que ça change parce que là c'est ça va être très très compliqué la, la saison pro, très très très très compliqué même. Hein. Bah ça va être ça va être surtout compliqué si à un, un entraîneur comme ça, parce que le problème c'est que Garcia, t'as l'impression qu'en fait euh, le fait le fait qu'il soit parti en Italie comme ça à la Roma, il a pris vachement d'assurance dans, dans tout ce qu'il faisait. Et euh, tu as l'impression qu'il ne se remet pas en cause euh, et qui, justement, veut, veut imposer une tactique en fait, n'ayant en pas forcément les joueurs pour la jouer. Et euh, il est incapable de se rendre compte qu'il qu est dans le mauvais chemin, en fait, avec, avec son équipe, en laissant des joueurs sur le terrain comme Patrice Evra, parce qu'à un moment donné, on est à la 37e Alors... minute. Qu'est-ce qu'il fait il, il sort Sakaï, qui est un des joueurs, on va dire, les, les plus corrects en défense à l'OM en ce moment fait le moins d'erreur, qui arrive à monter et descendre tout en gardant sa place. Euh, il sort sa caille Et pour faire rentrer Bunassar alors qu'il y a 2-0, euh, tu vas jouer en 3-5-2, ça veut dire alors que alors que déjà tu te prends des, des, des avalanches de. <rire> tu te prends des avalanches offensives avec les rennais qui vont à 100 à leur rencontre avec euh, avec euh, Kazri et puis euh, Yassar et euh, je sais plus l'autre. Origo euh, c'est ça Moubélé, t'as moubelé aussi. Ouais, voilà, Moubélé en attaque. Ouais. C'est incompréhensible. T'as l'impression qu'en fait, il est dans son monde, Garcia. Il est incapable de, de, de prendre en compte déjà les données de l'équipe qu'il y a en face. Moi, il me fait penser un peu euh, Je sais pas un entraîneur qui est, qui est dans une tactique des années 80 en ne en tenant pas compte qu'en face, il y, a une, il y a une équipe qui pose une tactique aussi et qui est capable de contrer à tout moment ce que tu veux faire. Euh, il prend pas. Je, moi, le plus gros reproche que j'ai à faire à Garcia, c'est justement c'est ça quoi. C'est il est incapable de s'adapter dans le match à la tactique de, de l'adversaire. Et, euh, et quand tu laisses des mecs sur le terrain comme Patrice Evra, Abdenour, Abdenour mais Abdenour tu prends pas Abdenour à la fin du du mercato comme ça. Le, ils, ils, ils, je sais pas si l'on l'ont le joueur. Le joueur, sincèrement, mais... il est en surpoids. Il a bien ouais. 10 kilos en trop quoi. Tu vois ce que Ouais. Et mais je, ça, ça me fait penser à l'histoire avec Jovetic euh, dans l'hélicoptère là. Tu sais qu'il va à Monaco. Tu l'as entendu ouais. cette histoire Ouais, ouais, ouais j'ai entendu. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Héros qui est dans l'hélicoptère euh, pour aller au stade Louis 2 euh, avant, avant Mar Monaco-Marseille et qui a Jovetic à côté de lui. Il sait pas que c'est lui parce qu'il l'a jamais vu en vrai le jour. <rire> et, euh, il lui dit, euh, il lui dit euh, ouais ouais je vais recruter un joueur euh, bientôt euh, pour Marseille, il s'appelle Joe Vettit, machin, <rire> Donc, il est dit ah bon c'est vrai, <rire> il est parti signer à Monaco genre, tellement en fait il a, il a vu que c'était un loser le mec. Et, et là on wow. voit Abdenour sur le terrain, mais ils l'ont pas vu Abdenour, c'est le frère d'Abdenour, c'est le vendeur de couscous. Euh... Le vendeur de kebab. Vendeur de kebab, <rire> c'est ça, non mais le mec il a du gras dans le cou tu vois ce que je veux dire C'est ouais. faut se muscler quand tu joues au foot, je sais pas. Et après il paraît que ça fait six mois qu'il a pas joué au foot, je veux bien le croire, mais attends tu prends pas 10 kilos en 6 mois quoi. enfin ouais, mais... bah, tu vois ça, puis quand tu vois Mitroglou aussi, euh, franchement tu te dis mais ils sont pas sérieux, ils, pas, ils sont pas compétents les dirigeants à Marseille. Ouais, Mitroglou, il deux jours après, t'apprends qu'il est blessé à la cuisse quoi, arrête quoi. <rire> c'est ça Mais Mitroglou, par contre, moi, je l'avais trouvé super bon, euh, tu sais, quand il était euh, à Benfica à l'époque, où Benfica jouait la Champions League, je sais plus, contre Lille ou Monaco. Il y avait un match à, à, au Stade d'Alous. Et euh, je l'avais trouvé assez bon, ce joueur-là. Ou peut-être c'était un Benfica PSG, alors je me trompe. Enfin bon, Et je l'avais découvert par là, à cette époque-là, le joueur, il était pas mauvais. C'était peut-être il y a 4 ans, on va dire, hein, ou 3-4 ans. Euh, c'était pas... L'Olympiacos, ils avaient joué contre le PSG aussi il y a une année en Ligue des Champions. Ouais, ouais. ouais. Mais c'était quand il était la Benfica que je l'avais vu moi, en fait. Ouais. ouais. ouais, euh, ouais. C'est peut-être plus vieux encore. Ouais. Mais, ouais. mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il vaut, Mitroglou. Hein. Je sais qu'il était hyper technique, euh, avec Gérard mm. il peut faire la paire, mais le problème, c'est qu'à Marseille, euh, le gros problème qu'il y a à l'OM en ce moment, c'est que si, si vous avez bien vu le match hier, il n'y a, a aucun milieu de terrain capable de récupérer les ballons Payet, il est obligé de prendre la balle à Abdenour au rami et de la remonter à pied, en fait. Il n'y a, a, a personne pour relayer la balle, développer le jeu sur l'aile, quoi que ce soit, il n'y a rien du tout. Et tu as l'impression que Garcia, tout ce qu'il a dans la tête, c'est euh, de demander aux joueurs euh, de mettre du rythme et de, de, de l'impact. À un moment donné, s'il n'y a pas de tactique sur le terrain, tu as beaucoup rire dans tous les sens, il se passera rien de plus. Ouais. Si tu sais pas quoi faire avec le ballon... Euh... Mais écoute, pour en venir à Evra, euh, je comprends pas pourquoi Garcia, il a pas mis à ma vie hein, sur le terrain. Franchement, je comprends pas. Le mec recrute, il fait banquette, quoi. Alors que Evra, tout le monde le sait qu'il est cramé chez Cramé, quoi. Ben, il a vu, il a reçu tout le terrain, quoi, ben, Comme disent pas mal d'observateurs, de, de, tu as l'impression qu'à à il y a quelque chose avec lui. Euh, sa tête être lui revient pas à Garcia. Euh, il est malade, on sait pas, on, on sait rien. Mais il euh, n'y a pas de nouvelles, et c'est des joueurs qui sont hors hors du groupe en plus, avec Kamara, euh, Donc euh, on, on sait pas ce qui se passe. Et quand tu vois des mecs comme Patrice Evra là qui, qui s'amuse à faire des vidéos, même il a fait une vidéo, il paraît ce matin, après le match, euh, bah, je dis pas que c'est un manque de respect ou quoi que ce soit, mais euh, tu vois qu'il est. il est il est comment dire Patrice Evra il est. il pense à autre chose en ce moment, il pense à s'amuser, mais il pense pas à son métier en fait de professionnel. Et le pire, moi que j'ai entendu, le pire, je sais pas si vous avez écouté Tim Dugas euh, oui. du lendemain du match, mais c'est hallucinant. Non. Parce que, Patrice, c'est vrai, après le match hier soir, il a demandé à chacun des joueurs, avec le coach, c'est-à-dire ils étaient debout, en fait, devant tous les joueurs, en disant qu'il fallait que tout le monde se remette en cause. Mais c'est pas hallucinant. <rire> c est, c est, c est, c est, non, mais c'est violent quand même. Ouais, ouais. <rire> Alors on prend, certes... Euh... Deux buts magnifiques, avec 100% de réussite. Mais bon, quand on ne gagne pas de duel, quand on perd des ballons, notamment mieux milieu de terrain, quand, euh, quand on leur donne des ballons de contre alors qu'ils ont des joueurs euh, rapides, quand on manque d'équilibre défensif, on se fait punir. On se fait punir. Et, et c'était pas la bonne entame de match euh, bah pour se racheter de, de la dernière défaite. Voilà. Euh. Après, personne n'a lâché. En deuxième période, euh, on a montré un meilleur visage, on était plus, plus solide, plus équilibré. Mais, euh, mais psychologiquement, ce n'était pas facile de jouer dans, dans ces conditions, euh, d'être mené 2-0 à la pause. Mais bon, au moins les gars ont poussé jusqu'au bout. Avec un peu de réussite, on aurait pu marquer un ou deux buts de plus. Je pense qu'on pouvait, même avec euh, cette première période catastrophique, revenir en deuxième période. On ne l'a pas fait. Donc euh, c'est tout. Il faut faire profil bas. On a perdu. On n'a rien à dire. On a juste à se concentrer sur le, sur le prochain match. Ils veulent voir leur équipe gagner, leur équipe conquérante. Et ils ont vu une première période euh, insipide. On s'est fait euh, bouger par, euh, par Rennes. Non, mais je disais, euh, enfin, je, je, moi, il euh, va falloir faire quelque chose avec Garcia, parce que euh, là, cette fois, il n'a pas dit qu'il assumait, mais il a dit qu'il euh, voilà, fallait avoir confiance en lui à 100%. Excuse-moi, non, on ne peut pas avoir confiance en lui, euh, on ne peut plus avoir confiance en lui avec ce qu'il nous a proposé contre Rennes. Et tu te dis face à Monaco, allez, admettons euh, il a fait une connerie, mais là, non, là ça, ça prouve par A plus B que c'est un mauvais entraîneur qu'il n'a rien à foutre dans Marseille, dans, enfin à Marseille, et je crois que même, as la, comme on disait, t'as l'impression que c'est un mec euh, qui joue à Football Manager, quoi. Un de ses quatre, euh, un, un mauvais Football Manager. Non, mais un jour ou l'autre, il ne faudra pas s'étonner de voir Mandanda en attaque. S'il veut y jouer comme ça, il va foutre Mandanda en attaque, il va foutre Bounaçard au but, ça se trouve qu'il ne sera peut-être pas plus mauvais. Ouais, bon. ouais, alors, je disais, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Dans tous les joueurs, de toute façon, il y en a Il y a, ils sont tous fautifs euh, hier soir euh, je rejoins avec toi Evra de toute façon c'est lui qui aurait dû sortir hier je ne comprends pas pourquoi il a sorti euh, euh, Sakai mais bon euh, même vous avez vu pendant le match euh, c'était qui qui était interviewé euh, chez, les, euh, chez les Rennais euh, dans Z, ouais qui est lui le changement de Sar par rapport à Sakai c'est pourquoi J'ai pas compris. Le changement de ah, par ça. Hey, pas, le comprends pas, je le pas compris changement. <rire> franchement, moi, j'aurais plutôt sorti un, un milieu pour mettre un attaquant de plus vu le score, mais je comprends pas Sakai. En plus, il avait pas de carton jaune, il n'était pas forcément en difficulté, donc euh, là, je, je comprends pas. Lui non plus comprenait pas. Mais t'imagines franchement, mais c'est quand même hurissant quoi. Et euh, mais Evra qui s'est fait bouffer hier lors déjà le premier but, euh, il s'est fait bouffer. Mais voilà, mais il y a quelque chose qui va pas. Va, va falloir faire quelque chose. Va falloir qu'ils se remettent, qu se remettent à bosser. De toute façon, ils bossent, mais ils n'y arrivent pas. De toute façon, il y a quelque chose qui va pas. Va falloir, euh, je sais pas, va falloir que Jacques Garcia fasse confiance aux jeunes du centre de formation. Parce que là, tu as le jeune Camara, euh, par exemple, qui lui devait être sur la feuille de match et qui l'a pas mis. Il l'a pas mis. Il l'a même pas fait jouer du tout, il a même pas mis sur le banc, euh, va falloir faire quelque chose, je suis sûr que les petits jeunes du centre de formation, ils sont meilleurs que, que... Euh, franchement non, et puis Abdenour, euh, il pesait combien hier il faisait, la... il faisait un quintal, <rire> je sais pas, mais... Euh... <rire> non, mais <les> mecs... <rire> 300 kilos à 2 là, Abdenour et Ramil. <rire> mais, mais L'hygiène de vie des joueurs de maintenant, bon là je vais parler de, ce de Marseille, Payette, il, a presque... il avait presque un double menton, ouais. euh... La plupart des joueurs, ils ont je sais pas combien de kilos en trop, mais merde quoi, Enfin, c'est des professionnels, les mecs, ils sont payés je sais pas combien de millions de milliers d'euros euh, par mois, quand même, ils pourraient essayer de faire des efforts quand même, enfin je sais pas. Et euh, je regardais ce matin la, la vidéo de René Malville, encore une fois, qui était, euh, qui était pas mal, euh, qui disait mais il y a des mecs qui se déplacent de Belgique, de, euh, de tout le les coins de la France mais qui font je sais pas combien de kilomètres pour voir des choses des... comme ça c'est honteux franchement cette équipe de Marseille cette année est vraiment honteux moi franchement j'ai presque envie de, de boycotter certains de boycotter les matchs de Marseille ça fait pas supporter mais ça m'énerve chaque année, de voir ce, ce spectacle de merde. On n'est pas capable de, de recruter des joueurs qui valent le coup. Quoi. Enfin, attends, ça fait combien de temps qu'on n'a pas une bonne équipe euh, Je ne demande pas de gagner la, la, Ligue, la Ligue 1 cette année. Je demande d'avoir des beaux matchs, comme avait fait euh, à l'époque euh, euh, l'entraîneur de, de Lille, euh, Bielsa quand avais Bielsa, excuse-moi, Marseille, ils jouaient vraiment bien. C'était agréable de voir un match de, de Marseille. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait plus ça. Mais là, on est encore en train de retomber dans les travers d'il y, y a quelques années où on a vraiment un spectacle pourri. Quoi. Et Moi, ça, ça, me, ça me gaffe. Quoi. ouais, ouais c'est certain. Mais de toute manière, regarde... Euh... Regarde ce qui s'est passé pendant le match avec les supporters ultra des de Yankees et du Virage Nord qui, qui, qui... Moi ce qui m'a fait rire c'était les, les, les capots en fait qui ont qui, qui ont qui ont gueulé un moment dans le, dans le mégaphone en disant euh, euh, mouillez vous mouillez le maillot cassez-vous euh, la démission Garcia et tout le stade a sifflé tout le tout le stade a, a... Était, On était à la 60e minute Un truc mmh. comme ça, je crois quand il y a eu 3-0, c'était par là, 71, 60, je sais plus combien. Et euh, ils ont mis un, un plan de caméra sur les dirigeants de, de l'OM, mais ils étaient tout rouges, comme des enfants qui avaient fait une connerie, avec les ah, bras ouais. croisés dans les tribunes. Et le pire, c'est que il y a des gens sur YouTube qui ont filmé en fait la sortie du stade. Il y avait des CRS et il y avait euh, des, des mecs euh, de Vigipirate là, dans, de, devant l'entrée des présidentielles en fait, pour empêcher les supporters de monter dans la tribune. Tu vois ce que je veux dire bien, bien sûr, ouais ouais, ouais. non mais c'est sûr. Et, euh, non mais on est Malville, il m'a fait rire parce qu'il a été gentil. Hein. Par contre, euh, Ben Gus et tout, il a pété un plomb, c'est clair. Mais malheureusement... Et, et encore, il est resté gentil. C'est l'autre, là, celui que tu m'as dit de, de regarder. <rire> euh, le mec, je crois que... Euh, il, il a il insulté tous les joueurs de Tout le monde. Non, enfin, mais c'est clair. Non, mais lui, encore, et je trouve que les vidéos qu'il fait, c'est vraiment... C'est de la provoque, c'est débile, quoi. Ouais, voilà, voilà c'est un peu nul. Mais bon, c'est vrai que c'était marrant. C'était quand même marrant, là. C'était marrant. Là. Voilà. <rire> mais... Non, mais quand je y repense, à un moment donné, il nous dit euh, « Bourrigo, Bourrigo, il a tiré d'orène, ma parole, voilà, il a tiré d'orène ouais. !» <rire> Parce que quand tu clair. vois Mandanda, Mandanda qui nous fait un plongeon, mais à la Matrix, c'est-à-dire, euh, il s'arrête en l'air, et il tombe par terre comme une merde, il arrive même pas non, à mais... avoir un ballon qui est à 1m52, ou a... pas là tu vois un petit peu la compétence des dirigeants c'est d'avoir repris Mandanda le mec il, a, il avait un an de, de foot euh, une saison de foot euh, où il était euh, troisième gardien donc il avait il a complètement paumé son enfin il n'était pas il était pas en forme du tout tu peux pas retrouver ton football euh, de haut niveau en, en, en deux mois c'est pas possible et là euh, tu vois qu'il est qu'il est complètement paumé de toute façon Mandanda c'est voilà quoi ah ouais mais de toute manière pour euh, comment dire Mandanda c'est un gardien qui était bon en 2010 hein. Faut, ça fait quand même 7 ans hein. faut que euh, je veux dire tu peux tu peux pas garder ton ton niveau comme ça en jouant dans les petits clubs en Angleterre ou en faisant des des piètres saisons ah. avec l'OM depuis 2-3 ans Wallace. tu peux pas jamais possible moi j'ai jamais compris pourquoi il est parti là bas moi hein, là Pff, tu parles tu non. parles ouais, pour ce qu'il a fait euh, c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi, il a perdu son... De toute façon, sa carrière est bientôt fini à Mandanda, malheureusement. Hein. Parce que ouais. il n'était pas forcément exceptionnel, déjà. Et là, euh, il, a, il a perdu le peu qu'il avait. Euh, C'est un des joueurs, tu comprends pas pourquoi il est revenu. Comme si c'était un peu, tu sais, le sauveur, ouais, voilà, capitaine légendaire, mmh. champion 2010, tu parles, ouais. Euh, mais voilà quoi après euh, après as des joueurs comme Rami Rami euh, qui revient de blessure qui veut à tout prix euh, jouer ce match là pour aider l'équipe mais était ouais, sincèrement tu peux pas tu peux pas prétendre à jouer un match en étant à 60% il, ah il, il pouvait pas courir le pauvre et pourquoi on le met sur le terrain moi moi je mets tout après sur euh, sur Garcia Garcia c'est lui qui met les mecs sur le terrain s'il a de la poigne il dit au mec non t'es pas prêt tu reviens pas Jamais de la vie un Giroud n'aurait fait jouer un joueur comme ça. Tu vois non, Donc euh, après Après t'as des joueurs comme Sertic. Sertic, est, on lui a mis deux là dans le journal. Euh, Evra il a eu un, moi je mets zéro à Evra, je suis désolé mais. Un, bah, Evra c'est zéro pointé lui hein. <rire> zéro. Ah ouais non non mais il n'y a pas d'autre. Ouais. Sertic vite fait, c'est un joueur, tu comprends pas ce qu'il fait à l'OM déjà. Pourquoi il a été recruté euh, dans un projet en fait Euh, pour moi c'est pas un, un joueur un... lui c'est un, ch... un chanteau c'est un joueur tu sais pas ce qu'il fait là en fait c'est comme s'il si... joue... joue pas tu remarques pas s'il joue tu remarques pas non plus ah, disons que c'était un mec qui marquait beaucoup contre Marseille alors je pense que là, ça se trouve ils se sont dit bah tiens si on le recrute il marquera plus contre nous ah, ouais, Bref, bah... enfin bon il marque ah. plus du tout par contre là ouais ouais ouais c'est clair ouais et euh, comment dire euh, Non, Evra, Evra le premier but, le deuxième, le deuxième but si vous regardez l'action, il y a quatre défenseurs autour de de bourré de de Bourri, de Cazerie, pardon, le premier but. Il y a quatre défenseurs autour de Kazri et t'en a un qui charge l'ailier qui va centrer. Qu'est-ce qu qu'ils font les quatre défenseurs là À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui dise "vas-y prends-le, fais quelque chose". et L'autre il arrive et fait une talonnade. <rire> non mais tu vois, tu vois le niveau un peu C'est cours d'école hein. Ouais. C'est sûr. Je suis pas sûr il ait le niveau pour jouer en DH aujourd'hui, tu vois ce que je non, mais vrai il s'en fout surtout du football en ce moment, tu vois. Je crois. Là, il s'en fout complètement du football, à part faire le kéké -ké sur Internet, avec love this game et ces conneries du genre, tu vois. Ouais. Le reste, le reste c'est fini, bro. franchement. Non, mais c'est prend sa retraite. Là. Il, a, il a été bon, mais là, faut il y a, faut qu'il y arrête. Faut, faut qu'il arrête parce que franchement il se ridiculise là de toute façon être, euh, à faire ses conneries. Il peut faire ses conneries euh, s'il avait pris sa retraite. Hein, il peut il peut faire ses conneries euh, comme ça sur euh, sur internet. Mais là faut qu'il ferme sa gueule. Hier il était très mauvais. Je ne vois pas pourquoi il va nous refaire une vidéo aujourd'hui là. Euh, euh, franchement c'est du grand n'importe quoi. Il va, falloir, il va il va se faire. Euh, déjà hier il s'est pris la tête euh, avec un supporter à la, à la sortie du. Enfin euh, quand ils sont rentrés à la fin du match il s'est pris la tête avec un supporter, mais je, je pense qu'il va se prendre la tête avec beaucoup d'autres supporters, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va clasher. Oui, oui. Ouais. Ouais. C'est obligatoire. Hein. Mais, euh, je sais pas si vous avez vu l'interview, ça date, ça, date, ça date un peu, ça date de, de, de quelques mois. Quand il disait à Galas, il s'en prenait à Galas, il disait « ouais, je ne comprends pas pourquoi tu es journaliste ». Il se permet de ah, des insultes ouais. comme ça, et après il est nul sur le terrain en plus. quoi. Ouais, puis, quand on lui reproche des choses, il est même pas capable d'assumer, tu vois. Donc arrête quoi. Si Si t'es nul, c'est que euh, tout le monde le voit. Quoi. On dit pas ça pour te faire chier, t'es pas une tête de turc. quoi. Ah. Le, le... Ah, disons que ce serait deux personnes qui lui auraient dit, bon bah je comprends, mais là c'est tout le monde, même moi le premier. Ah. Euh, voilà. Donc euh, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que c'est fini, quoi. Hum. Mais il est un peu comme Garcia, tu vois, il voit pas la vérité en face, c'est vrai, tu vois. Et Garcia, je peux plus l'écouter en, en conférence d'après match. Ah, Garcia, c'est. Il est tout le temps de mauvaise foi, Garcia, c'est la faute de l'entraîneur euh, de, de adverse, c'est la faute de l'arbitre, c'est la plus qui n'était pas bonne, il euh, n'y avait pas, pénalty, il pas y avait... de pénalty. La... Euh, regarde, alors, après la défaite de, de Marseille à, à, à Monaco, Garcia a dit euh, « On était bien en place, on a, on a failli gagner la deuxième mi-temps ». Mais tu t'es ça euh... à la fin du match non, Mais qu'est-ce qu'il dit Et là, contre, contre Rennes, il dit… Euh, oui si on se prend pas les deux, les deux buts euh, du début de match on est bien, on est bien en place, euh, on peut même gagner à la fin du match. Mais qu'est-ce qu'il raconte Mais il est fou Il, il a même dit on n'a pas été en réussite, Rennes a réussi tout ce qu'il voulait. Bah oui, bah non c'est pas le parce que Marseille. Coup, qui... Ouais mais c'est pas Marseille qui n'était pas en réussite, c'est que Marseille était nul. Et puis c'est tout, c'est qu'ils euh, ont, ils ont rien fait. Et euh, bah Rennes ils ont tenté leur chance et ça a marché hein, de toute façon. ouais. Ah. Non mais comment tu comment tu peux tu peux séparer les les les, les, les mi-temps ou les temps morts dans un match en disant que tu peux gagner ces moments-là. Mais à la fin du match, il y a 6 Tu vois ce que je veux dire C'est comme si euh, tu as l'impression en fait euh, que tu joues en fait un, un jeu vidéo avec quelqu'un et, et, et pour te dire que t'as pas gagné le match, finalement il a été meilleur que toi pendant 10 minutes. Mais ça veut dire quoi Le match est 90 minutes À quel moment enfin c'est tellement de mauvaise foi quoi mais c'est hallucinant quoi et non mais garcia pour moi c'est un entraîneur c'est une énigme c'est tu te demandes en fait euh, s'il n'a pas eu son diplôme dans une pochette surprise ou je ne sais quoi parce que depuis 2011 euh, malgré qu'il ait fini deuxième une année avec la roma là dans un championnat plus ou moins mafieux euh, ouais, mais il avait des joueurs pour aussi hein. Ouais, il avait les joueurs pour là, à la roma il avait il avait repris euh, ce qu ce qu'il avait déjà avec euh, et euh Non, non mais c'est. Si si Garcia démissionne pas, à mon avis, de toute façon Garcia il va pas démissionner, comme on disait avec Nico hier. C'est que si, si Garcia se fait virer, euh, ben, euh, Hero il saute aussi. Donc euh. Enfin, moi je vois Hero sauter aussi, donc euh, Hero va pas, va, pas, va, pas, va pas le virer, il va attendre que Makour prenne une décision. Et euh, ça va être ça le gros problème quoi. Ah oh, mais attends ouais. dans ce genre de situation t'as as toujours un fusible qui saute tu vois et je pense que Héros pour sauver sa place il va virer virer Garcia non <rire> Garcia Garcia oui, il, il va aller dire à Evra bon bah le fusible c'est toi hein, tu sais tu le sais <rire> il ouais. va ouais, encore en foutre ouais. ça sur le dos d'Evra là parce que Evra c'est son petit lieutenant là tu sais donc ouais. il va il va essayer de tout faire pour euh, pour dire à Evra vas-y euh, va en conférence de presse et dit que et dit que on s'excuse et que euh, tu veux tu tu mets ta carrière de côté et t'arrêtes le foot, machin, un peu comme un Lisa Razo qui avait arrêté. Pourquoi ils font les saisons trop comme ça? En plus il est dans un club où tu sais très bien que l'ambiance la... est difficile et qu'il faut être performant à tous les matchs, on ne pardonne rien, même si tu joues pas le titre à Marseille. Et je comprends pas ces joueurs-là, là. ils ont l'impression qu'ils ont le boulard, quoi. ils ont l'impression qu'ils peuvent réussir partout parce qu'ils ont joué à des finales de Champions League il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Voilà. Enfin après, Evra il a joué en 2015 avec la Juve là, mais bon euh, c'est des, des joueurs qui sont pff, qui sont sur un autre monde. Ouais, ouais. Malheureusement, mais bon euh, je sais pas. De toute façon, virer, virer Garcia pour prendre qui, c'est ça le problème. C'est que euh, voilà. Mais Garcia, s'il se fait virer, ça va être compliqué pour lui pour trouver un club, hein, parce que là, je pense que tout le monde voit de toute façon. C'était compliqué de trouver quelqu'un en en courte saison. On a pris un petit peu le premier euh, le premier venu. Et, euh, et voilà. Non, mais là, euh, va falloir. De toute façon, j'avais je l'avais prévenu hein, déjà que ça allait être compliqué depuis euh, depuis Marseille-Nantes. Ça avait déjà été le premier enfin euh, euh, Nantes-Marseille. Ça avait déjà été le premier, euh, le premier signal d'alarme. Euh, là, ce qui s'est passé hier, je crois que c'est trop. Hein, donc, je crois qu'on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Hein, parce que jeudi, je joue contre Cogna Sport. Ça risque d'être folklorique aussi, à mon avis. <rire> parce que, euh, si en plus, il y a le truc, c'est qu'ils euh, ont dû, euh, bah, ils ont fermé une, une tribune parce qu'il n'y a, a pas assez de monde. Ah ouais, mais là, il n'y aura vraiment pas assez de monde. Je crois que moi, je, moi, je parie qu'il y aura en dessous de, de 15 000. Mais bon, après... Ça va être, euh, ça va être ouais, comme quand il y avait eu au stand qui était venu, là, c'était quoi euh, Un tiers plein, même pas. Euh, mais je pense que là, il y en a plein qui vont pas venir, parce que déjà, d'une, ils sont dégoûtés. Euh, et puis bon, c'est vrai que peut-être que sport, ça fait pas forcément rêver, mais euh, euh, à mon avis, c'est plus que les gens, ils en ont marre, quoi. C'est un ras-le-bol. Ouais. Bon, après, pour la campagne, campagne d'abonnement, ils avaient dit que c'était très bas cette année, les supporters marseillais qui s'étaient abonnés. Ah. Alors le problème c'est que ça avait bien commencé et puis ils ont arrêté euh, de vendre des abonnements du jour au lendemain sans trop, sans trop euh, d'explications il y en a plein qui voulaient s'abonner ils n'ont pas pu et ils ont refait une campagne d'abonnement euh, peut-être une semaine avant le, la reprise du championnat euh, ah. Mais euh, déjà il y a eu une erreur dessus mais bon de toute façon là les dirigeants vont s'en prendre plein la gueule parce que là c'est du foutage de gueule euh, déjà Champion Project euh, euh, déjà ça ça passe en travers de la gorge Pas forcément que j'y ai cru, c'est juste qu'on euh, voilà, nous vend du rêve qu'on qu n'aura pas de toute façon, ça c'est sûr. Enfin bon, voilà, donc on, va fi on a fini avec, euh, avec la Ligue 1, on va peut-être pas assez vite fait avec la première ligue. Avec il euh, y, y a eu des gros scores, hein, notamment euh, samedi avec euh, Manchester City qui recevait Liverpool. Et la score sans appel, 5 buts à 0. Alors là c'est impressionnant, Liverpool qui avait euh, avant la trêve internationale qui avait battu Arsenal 4-0, et là ils s'en prennent, euh, ils s'en prennent, prennent 5. Quoi. Ça fait un petit peu euh, un peu comme Monaco. J'ai pas, pas vu le match, mais ça m'a surpris en effet le, le score à la, à la fin. T'as l'impression que toutes les cartes sont un peu redistribuées. Quoi. Parce que tu as Liverpool qui va gagner 5-0, après le week-end d'après, as Liverpool qui se prend 5-0, donc tu sais pas trop sur quel pied lancer en première ligue. Quoi. Ah, Ça, ça la fout mal aussi, hein. gagner 5-0, puis t'en reprendre 5 euh, la semaine d'après. Alors peut-être Liverpool ils ont des, des internationaux ou pas Ils en ont un petit peu quand même euh, Sterling peut-être Non. Y a non Sterling. Brésilien, en ouais. Coutinho T'accouchinho. Ouais. Le Manchester City, ils ont aussi des, euh, des internationaux. Et puis bon bah ça bien. Ça s'est bien, bien enroulé pour eux. Euh, Arsenal qui bat 3-0 euh, Bournemouth. Bon. Voilà, c'est une équipe de bas de tableau, donc il n'y a pas trop à.. Euh, voilà, il a rien à dire. C'est un petit peu normal de, de gagner 3-0. Euh, Everton, eh ben Everton qui est un petit, peu, euh, un petit peu décevant en ce début de, ce début de, de championnat. Bon, il y a des gros problèmes avec Wayne Rooney euh, qui a été euh, bah, pris en état d'ivresse par la police. Ah, non, si Et donc, déjà... ah tu ne savais pas bah, Toi, c'était la semaine dernière, je crois. Euh, il a été arrêté par la police en état d'ébriété et bah, là ça va. Euh, L'entraîneur c'est Keman, c'est ça? Deverton, non? Ouais. ouais. ouais c'est Ronald Keman, et là Keman, il est il est vraiment euh, bah, il est attristé en fait de l'attitude de, de Rouner et il lui promet une belle, une belle sanction. Mais bon, pour, pour le moment, Everton, ça n'avance pas. Ils sont 16e du classement. Et euh, pour moi, ça aurait été euh, l'équipe surprise un petit peu de, de championnat. Et en fait, on se rend compte que bah, ça avance pas tellement, quoi. Voilà, ouais, mais euh, Rooney, en fait... Euh, Kemann, il voulait que Rooney soit un exemple pour les jeunes. Et en fait, euh, le fait qu'il se soit fait euh, choper comme ça en état d'ivresse, euh, il n'était ouais, pas très, très, très content. et à mon avis, il va avoir... Il va, il va commencer des matchs sur le banc, je pense, Rooney, parce que là, euh, il lui avait demandé d'être exemplaire quand il l'a recruté, justement, d'être exemplaire au, au, au, auprès des jeunes. Et euh, là, du coup... Ouais. Mm. Bon, après, c'est des phrases, c'est les, les footballeurs anglais, on est toujours un peu habitués à des phrases comme ça, euh, à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'Everton, c'est un peu, un, peu euh, un peu la déception de ce début du championnat. J'espère qu'on peut relever la tête. Donc, ils vont, ont euh, le... Ligue, là Ils ont l'Europa League, ouais. je sais même pas contre qui jouent leur groupe. Everton, voilà, Lyon, peut-être normalement, non Ah oui, Et Lyon, oui, Lyon, Bergame, tout ça. ouais. ouais. Ah ouais. ouais je sérieux, pense, euh... Euh, ça va le faire en Europa League, je pense qu'ils vont quand même faire quelque chose. Ouais, Il voilà, ouais. euh, y a Manchester United qui allait faire de partout face à Stock City. Alors, j'ai pas vu le match. Mais bon, bah Manchester, euh, voilà, qui est pour le moment qui est première. Euh, bah les deux Manchester sont premiers du euh, du, du classement. Euh, mmh. Voilà, Manchester United quand même qui, qui remonte bien la pente. Euh, C'est quand même une, une belle équipe pour le moment. Alors euh, pour le moment, je, je sais pas si euh, Ibrahimovic il a joué. Hein, je suis pas sûr. Euh, non, il avait pas joué euh, samedi. Il pas joué, mais bon, euh, pour le moment <rire> sans Ibrahimovic, ça, ça roule ça roule pas mal, Manchester United. Après, il euh, faut voir le jour où euh, Ibrahimovic va, va revenir ce que, ce que ça va donner. Parce que ben, Lukaku, il ne fait que de marquer. Hein, euh, il est vraiment très très bon, euh, Lukaku. Voilà. Bon, Paul Pogba, il a encore fait, euh, il a encore fait du Paul Pogba. Quoi, hein, il n'a pas, pas été transcendant non plus. Hein, euh, bon, je ne veux pas le casser à chaque match, mais c'est vrai que... <rire> C'est vrai qu'il n'a pas été formidable encore, euh, encore samedi. Mais bon, bah Manchester qui se retrouve premier du classement. Alors bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, là, c'est trop tôt pour en parler, mais euh, pour le moment, les, les, grosses, euh, les grosses équipes sont au rendez-vous. Il y a Watford hein, qui est un petit peu euh, qui est, qui est en bonne posture, euh, qui est un petit peu impressionnante en ce début de saison. Ils sont quatrième pour le moment. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, donc bah, la première ligue, euh, bah, je pense qu'il y a une journée de la semaine prochaine, hein, de toute façon. Euh, je ne sais pas quel match il va y avoir, mais il euh, bon, y, y a toujours des beaux matchs à voir de toute façon dans cette première ligue. Hein. On n'est on est jamais vraiment déçu par le, par le spectacle, car il y, y a rarement de 0-0 en fait. Hein. Ouais ouais, ouais ça, ça, joue, ça joue pas mal. Bon, la première ligue, c'est quand même un championnat assez réputé pour. Euh... Pour voir du spectacle et puis toujours avoir des stades assez pleins, voir toujours plein mmh. comparé à la liga. <rire> ouais, euh... Ah si j'ai juste vu euh, dimanche c'était Burnley euh, Crystal Palace, mais c'était... Voilà, tu as eu le but à la troisième minute de jeu, puis alors après plus rien du tout. C'était nul, mais ça a été nul franchement comme, euh, comme match. Mais bon voilà, ouais. donc euh, Crystal Palace, je crois qu'ils sont derniers du classement en plus. Donc euh, l'ancien club de, de Mandanda. <rire> Mandanda était déjà remplaçant là-haut, donc euh, je vois pas quel avenir. Euh... Ah si, je regarde, on a des matchs intéressants le week-end prochain. Dimanche ouais. prochain, on a Chelsea Arsenal. Ah et on bien. a Manchester United contre Everton. Ah bah voilà. Donc ouais, ouais, ouais ça, va être, euh, ça va être pas mal, je pense. le ouais. gros voilà. match. Voilà. On va passer euh, à la Ligue des Champions, Alain qui reprend ses droits euh, demain. Alors on va avoir euh, des matchs euh, sympathiques hein, demain. Hein. Euh, je vois, il y a Roma contre l'Atletico Madrid. On va avoir aussi droit à Barcelone Juventus, donc on va voir ce que vaut Barcelone cette année, bon, la semaine dernière, samedi dernier, ils avaient battu l'Espagnol, je crois que c'est 4-0, 4 ou 5-0, ils ont parlé de Dembélé en très bien parce qu'il a fait une passe décisive, voilà, bon, tout le monde voulait, il paraît que tous les supporters voulaient voir Dembélé à l'œuvre Bon, il a fait, il a fait son, ses premières minutes. Il a fait sa première passe. Tout le monde est content. Mais bon, après, euh, voilà, savoir dans l'avenir ce qui va, ce qui va donner. On a ce fameux Celtic PSG. Alors, bon, Gaby, tu vas, tu vas nous en parler un petit peu. Euh, bon, Celtic, c'est sûr que c'est jamais facile de, de jouer là-bas parce que voilà, il y a les supporters qui sont là. Il y a, y a une, toujours une sacrée ambiance. Mais Celtic, c'est pas, c'est pas fort, quoi. Non, le Celtic, c'est, c'est vraiment pas une grosse équipe. Moi je comparerais ça à l'heure actuelle en Ligue 1 à une équipe un peu comme euh... voilà, je dirais pas Guingamp, mais ça n'en est... est pas loin. Hein. Moi moi, j'ai peur que demain il ait... y ait un gros score pour, pour les... les joueurs de Glasgow, malheureusement même chez eux. Un... un bon 4-0, un bon 4-1, mais je ne veux... les le vois même pas marquer. Je ne sais même pas s'il va avoir la possession de balle. Euh... Après Paris, je sais qu'ils ont deux joueurs blessés là. Actuellement, c'est Di Maria et Verratti qui font pas le déplacement, je crois, ouais. et, euh, ou qui sont venus mais qui joueront pas. Donc au milieu de terrain, on aura sûrement un milieu de terrain un peu, euh, un peu, euh... ouais, parce que en fait, il y aura sûrement Thiago Motta et peut-être Andraxler euh, associé à, on va dire, euh, il y a reste qui d'autre? Euh, Rabiot. Euh, mais en fait, euh, il y aura peut-être un 4-2-4, quelque chose comme ça, avec deux électeurs ouais. et deux avant-centres. Euh, parce que là, également, Pastoré, il est blessé légèrement au mollet, il paraît, euh, suite à... à oui, est oui, ça m'a blessé, en, ouais. En sélection. Ouais. Euh, donc en fait, euh, ou alors, il y en a qui disent que c'est une blessure diplomatique. Alors je sais pas exactement ah. euh, pourquoi, mais bon... Euh... On voit que Pastore, il est pas bien en ce moment. Sur le dernier match qu'il a fait avec le PSG en championnat, il n'a pas été bon du tout du tout. Euh, le dernier bon match qu'il a fait, c'est qu'on était rentré 10 minutes pour mettre son but en lucarne au Parc des Princes là. Euh, contre, ouais. contre Amiens, je crois, c'est ça. Ou, euh, ou Toulouse, je sais plus. En Toulouse, je crois. Ouais, contre Toulouse. Et euh, donc euh, Non non Celtic, c'est vraiment une équipe très faible. Il a, y a des joueurs un peu. Euh, Emblématique comme il y avait Colo Touré l'année dernière qui a raté sa carrière, euh, qui ne sera pas là en défense. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs, euh, comment dire, du cru écossais. Euh, C'est une équipe vraiment qui est largement prenable, euh, qui, sont un peu là, euh, qui sont un peu là justement par rapport au fait que l'UFA accorde des places en, pour les petites équipes en Champions League. Ouais. Euh, mais ce groupe là il est marrant parce que c'est un peu on avait dit un, un medley un peu des, des équipes européennes euh, que le PSG a rencontré dans l'histoire depuis les années 90 euh, avec le Bayern euh, le Celtic et euh, je sais plus le dernier des derniers clubs c'est qui déjà Anderlecht c'est euh, Anderlecht. Voilà, Anderlecht voilà Moi je pense que et le, et le Glasgow ils vont se prendre une volée de but Ça va faire assez bien à mon avis. Et puis là, c'est l'occasion aussi pour Neymar de montrer euh, sur la scène européenne qu'il est, qu est très fort et qui qu va prétendre au Ballon d'Or. Donc, euh... et à mon avis, ça va être une volée mais monumentale. <rire> j'avais annoncé, des... annoncé un, comment dire, un... la défaite de l'OM. Et en ce moment, je pense que pour les pronostics, je suis pas mauvais. Là. Donc... <rire> je me leur... même à même à Metz, j'avais dit 5-0 à Metz. Il y a eu 5-1, mais je n'étais pas loin. Donc euh... après, je sais pas comment vous vous voyez le match, mais euh... ouais, non, moi je vois, je vois Paris dérouler. Hein. Je vois pas pourquoi Paris n'y arriverait pas euh, là-bas. Euh, ils ont vraiment l'attaque qu'il faut pour marquer. Euh, je te dis juste le, le point faible, ça va être euh, le gardien qui aura demain. Euh, suffit qu'il y ait une petite faille au niveau de la défense. Euh, le Celtic peut marquer, mais euh, non, je vois demain. Je vois Paris. Euh, je vois Paris gagner malgré euh, l'ambiance qu'il va y avoir là-bas et qui va être superbe, à mon avis, euh, je pense que Paris vont pas vont pas peiner euh, contre le Celtic. Ouais, ouais je, vois, je vois bien un 4-0, euh, 3-0 tranquille, quoi. Tu vois, sans vraiment forcer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je ne vais pas être aux autres mauvais augures non plus, mais euh, je voyais plus par rapport à l'ambiance qu'il y aurait au Celtic. Euh, je voyais plus le Celtic comme une, grosse bah, comme une grosse équipe, toute proportion gardée, bien sûr. Oui mais euh, je voyais euh, je voyais quand même euh, le Celtic poser 2-3 problèmes quand même euh, au PSG genre euh, genre s'il garde le but devant le but euh, tu vois un truc comme ça quoi mmh. euh, c'est possible, possible aussi ouais je, je dis pas que Paris va sûrement gagner mais euh, peut-être pas peut-être pas avec beaucoup de buts d'écart quoi pas je vois pas un 5-0 ou un 4-0 quoi mmh, d'accord après je peux me tromper j'espère me tromper bien sûr mais euh, je je vois pas ça comme ça après euh, j'espère que ça l'avenir me donnera tour de main quoi mais ouais ouais c'est sûr on aura droit aussi à un olympiakos sporting euh, sporting on aura le droit à chelsea carabag bon je pense que chelsea va, va dérouler aussi euh, contre carabag bayern anderlecht manchester ball et benfica moscou ben tiens les gars si vous voulez on va se faire un petit pronostic là-dessus et euh, euh, ce que je vous propose, c'est pronostics euh, sur la Ligue des Champions et en fin de euh, jusqu'à la finale, on verra que celui qui est celui qui a gagné dans le classement des. Euh, on fera un classement sur les pronostics à la fin de wow. jusqu'à la finale. Oh là là. <rire> ah mais Gabi, il a une bonne longueur d'avance, il a bon à tous les pronostics pour le moment. Là, <rire> aïe aïe a. un match... Non mais le PSG, je connais la forme des joueurs, donc je triche un peu. Ouais. Quand Yannick, quand Yannick reviendra, je pense que c'est un champion aussi lui de, du, du pronostic. Donc, euh, oui, voilà. oui, oui. Alors donc Celtic PSG, Gabi, tu, tu voulais mettre combien Moi je mets 4-0 pour le PSG. Ok, 4-0. Florian, tu mets combien 2-0. Euh, 2-0. Ouais. Ok, je note. Et puis moi, ce sera, euh, sera 3-0 pour Paris. Hein, tranquille. Euh. Ouais, donc euh, Paris ne prend pas de but. Hein, déjà, euh, voilà, ce serait déjà pas mal. Ensuite, Olympiakos Sporting. <rire> tu veux faire tous les matchs là oh, oh, non, Parce que sincèrement, là, ça va être du hasard hein, pour moi. Je vais te sortir des trucs. Oh, oh. Non, alors, on va, faire, on va faire les gros matchs. <rire> ouais, parce que là, t'as les... 0-0. <rire> ouais, on, on fait les gros matchs, parce que le reste, c'est pas intéressant. Euh, Barcelone-Juve, alors. Barça-Juve. Moi, la victoire de la Juve. Victoire de la Juve. Euh, net et son bavure de 0 Ouais. Oh, je dirais bien mature, là. Euh moi je vais mettre 2-1 pour la Juve ouais, je vois bien la Juve gagner à l'extérieur je pense que la Juve est un petit peu plus euh, un peu plus forte euh, plus solide définitivement que... milieu de terrain voilà. tout ça euh, à, à, à, au Barça il n'y a, a que Messi et Suarez hein. tout le reste c'est très moyen t'as beau dire ce que tu veux euh, euh, quand, quand j'entends là dans l'interview de téléfoot qui nous dit qu'il est le meilleur joueur du monde au Barça euh, je crois qu'il a, a pas la même lumière que nous hein. Mmh. ouais mmh. c'est sûr ouais bon. De toute façon, on peut pas empêcher de dire des choses comme ça. Euh... Ouais, mon club de cœur, à 3 points... Ouais, ouais, ouais. coupe pour montage, quoi. Ok, alors, donc, mercredi, il y aura aussi des, euh, il y aura aussi des matchs, avec notamment bah, Monaco qui va se déplacer à, à Leipzig. Euh... Bah Écoutez, hein, combien euh, il y aura pour ce match ah, Alors, personnellement, Monaco, je ne les... les trouve pas en forme. Et je pense pas que contre Leipzig à l'extérieur, ils vont faire un gros, gros truc... Euh, moi je vois plus je les vois plus ramener un match nul du genre ouais. deux partout euh, ou, euh, ou une petite victoire 1-0. Moi je dirais plus deux partout moi, mais euh, ouais. match nul ouais ouais. Moi, je vais mettre un partout moi, tu vois, ça va être un match pas, pas très beau en plus, ça va être, euh, il va être encore un petit peu euh, embué par la, la défaite contre Nice, je pense qu'il va y avoir un partout. Ouais. Je vois bien. Allez, soyons fous, 3-0 pour Monaco. Allez. <rire> il n'y a pas de soucis. Ça peut très bien se passer pour Monaco aussi, de toute façon. Euh, nous aurons aussi un très bon, enfin un très bon je pense, un Tottenham-Dortmund. Alors Tottenham-Dortmund, alors Tottenham, Tottenham c'est une équipe tous les uns recrute une tonne de joueurs, on euh, ne sait, sait pas à quoi ça sert. Euh, Dortmund c'est une valeur sûre, Dortmund je pense que sur la scène européenne cette année ils vont aller à très loin ouais. encore. Bon, au moins carte finale, donc euh, Dortmund sans hésiter. Tottenham qui va même pas sortir du groupe à mon avis, comme d'habitude. l'année okay. dernière. donc <rire> Dortmund qui va gagner. Euh... C'est à, à Tottenham, c'est ça ou... ah, C'est là-bas, ouais. Ouais. Ah, là, non, ouais. Stade. ouais, ouais, je vois. Je vois 2-1, 2-1 pour Dortmund. oh ouais. ouais, moi je vois bien Dortmund gagner 3-0, C'est possible. Ouais. Euh soit ouais, victoire de Dortmund 2-0. Et j'ai juste Rénumérer les autres matchs de mercredi. Il y aura liverpool séville Porto Béchictas, Real contre lapoël nicosie Shakhtar Chacktar-Naples, Baribor-Spartak-Moscou et enfin Feyenoord-Manchester City. Voilà. Ouais. Des... Il va y avoir des beaux matchs quand même. Ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa de retrouver cette ligue des champions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Les gars, je vous remercie d'avoir participé. Bah, un bon bon match, euh, bonne semaine footballistique et puis à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.